Tout ce train de nuit, ces airs tous ces longs courriers m'éloignent de toi Ta photographie est dans mon passeport et j'ai dans le cœur sourire de toi Toutes ces lumières, tous ces paysages je les donne pour être avec toi Je passe la France de Roland voyage, c'est ce que tu es à côté de moi loin de Moi je me réveille un matin à Londres Et je me promène le soir temps à peine Le jour tu là, un peu comme une onde, La nuit tu reviens comme un grand soleil el pa